Book two. Five. Five. c o u n t y s et l a n g u e p a y s et l a n g u e John is f London. Jean e s t de l o n d e s Jean est de Londres. Londres est situé en Grande-Bretagne. Londres est situé en Grande-Bretagne. Quand il parle anglais. Il parle anglais. Maria v i de Madrid. Marie est, Marie est de Madrid. Madrid est située en Espagne. Madrid est située en Espagne. Elle parle espagnol. ที่เธอและมาท่ามาจาก Berlin Pierre et Marthe sont de Berlin sont de Berlin อยู่ในประเทศเยอรมัน Berlin est situé en Allemagne Berlin est situé en Allemagne คุณทั้งสองพูดภาษาเยอร์มันใช่ไหม Parlez-vous tous les deux allemands? Tous les deux allemands? Londres, est une Londres est une capitale. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Les capitales sont grandes et bruyantes. Les capitales sont grandes et bruyantes. La France est située en Europe. La France est située en Europe. Est située en Afrique. Est située en Afrique. Le Japon est situé en Asie. ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ Le Canada est situé en Amérique du Nord ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานา t าตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาก a m a Est situé en Amérique centrale. Le Brésil est situé en Amérique du Sud.